Mais quand stage 33, pendant son retour de taïf, il s'est levé, alors Dieu l'a séparé du djinn en écoutant le Coran, alors ils se sont convertis à l'islam.